Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous à travers ce débat mosaïque sur i s a n g a n i r o Les différentes crises politico-ethniques qui ont secoué le Burundi et le Rwanda, deux pays frères de la sous-région des Grands Lacs, ont conduit à des vagues de migration et à différentes époques, la plus récente de celles-ci étant celle de 2015. Aujourd'hui, c'est donc pour parler de l'implication des populations des communes frontalières entre le Burundi et le Rwanda pour le retour des réfugiés et leur intégration dans leur pays natal, q u a s des réfugiés burundais de 2015 au Rwanda. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Ils sont à combien les Burundais qui sont déjà rentrés au pays en provenance du Rwanda? En quelle période? Quelle implication est de l'autorité et des communautés dans ce rapatriement et intégration de ces Burundais? Quels sont les défis et quelles perspectives pour appuyer l'insertion normale et rassurer les réfugiés burundais qui sont encore en exil et les stimuler plus tôt à rentrer au Berkay? Je tiens à préciser que nous sommes en train d'émettre à partir du studio mobile de la radio i s a n g a n i r o installé au chef-lieu de la province Kirundo. Plus d'un savent en effet qu'avec la crise de 2015, le Rwanda a accueilli beaucoup de réfugiés burundais originaires de cette province au nord du Burundi. Avec nous, trois invités sur le plateau. Jean-Baptiste Cuisera, vous êtes le conseiller socio-culturel du gouverneur de Kirundo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Gervais Guaboudouragna, leader communautaire, vous êtes en même temps secrétaire communal de Bougabila, c'est dans, dans la province d e k i r u n d o Vous êtes impliqué dans l'accompagnement des rapatriés au niveau provincial d e k i r u n d o Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis, nous sommes avec vous, Jules Bagaimounzi. Vous êtes chef d'antenne régionale、euh, du rapatriement. Chef d'antenne régionale, c'est au niveau de cinq provinces du nord, à savoir Kirundo, Ngozi, Muyinga, o Kayanza et Karusi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Le duo Séraphine Hakizimana et Eric Ouimana assure la mise en onde. Alain Désiré Boukayeneza est à la réalisation. Au micro, vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Issanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. D'abord, l'état des lieux du rapatriement de ces Burundais réfugiés de 2015 au Rwanda. Comment se porte la situation p e r m e t t e z vous Que je commence par vous,、euh, Jules Bagaymounzi. Vous êtes le chef d'antenne régionale en charge du rapatriement au niveau des provinces de Kirundo, Ngozi, Muyinga, o Kayanza et k a r u s i L'état des lieux, c'est comment Merci, monsieur le journaliste, de m a c c o r d e la parole.、Et、comme vous le savez, après les é l e c t i o n de 2015, il y a eu des crises politico-sociales qui a poussé le départ des milliers de Burundais. Vers les pays limitrophes, entre autres la Tanzanie, la RDC, en général et en particulier le Rwanda.、Mmh. Et après le rétablissement du pays et l'appel lancé par les hautes autorités, c'est à partir de 2017 qu'on a observé le mouvement volontaire de retour. 2017 2017.、Mmh. Premièrement, dans un premier temps, c'était avec la Tanzanie, mais progressivement, Euh, on a observé le mouvement retour dans d'autres pays en général et le Rwanda en particulier vers la fin de l'année, c'est-à-dire le 27 août、mm -hmm. 2020, où on a accueilli、euh, le premier convoi en provenance du Rwanda. Premier, convoi, premier avec convoi avec combien de rapatriés、euh, C'était avec euh, euh, plus de 700 personnes.、Mm -hmm. C'était une chose agréable, surtout pour la population de Kirundo. Le convoi a été accueilli. À haut niveau, c'est-à-dire par le ministre roumain, parce que vous savez qu'après la crise de 2015, le Burundi et le Rwanda avaient des relations diplomatiques qui n'étaient pas bonnes. Alors, jusqu'à présent, nous avons déjà accueilli 11 250 familles composées de 35 976 personnes. Parmi ces 35 000, la province de k i r o n d o Seulement enregistrent plus de 55%.、Mmh. Ces données chiffrées, est-ce que vous avez ces, de ces données chiffrées et ceux qui étaient partis pour l'exil vers son pays voisin, ils sont à combien Ceux qui sont rentrés, ils sont, vous dites qu'ils sont à un peu plus de 35 000. Le total de ceux qui étaient partis pour l'exil, ils étaient à combien c e s t les t a t i s t i q u e dans le cas de Mahama、mmh. et dans les villes qui composent la, le pays d'Iguanda, il y avait. Il y a 80 000. Autour de 80 000. 80 000 réfugiés burundais. 80 000 réfugiés burundais. Et de ceux, de ceux qui rentrent aujourd'hui, n'y en aurait-il pas qui r e n t r e par voie inconnue Oui, oui. Parce que les rapatriés sont de trois catégories.、Mm -hmm. Il y a les rapatriés facilités. Les rapatriés facilités, c'est les rapatriés qui, qui viennent en, en, en convoi、mm -hmm. avec、euh, la facilité d'Iras. c e Il y a aussi les rapatriés spontanés.、Mm -hmm. Les rapatriés spontanés, ce sont des personnes qui décident de rentrer、oui. sans l'appui. Sans, sans attendre rien euh, que euh, ce soit. Oui, oui. Il y a aussi les refoulés. Les refoulés. Les refoulés. C'est-à-dire une troisième catégorie. Une troisième catégorie, ce sont des personnes qui. Habitent dans, dans un pays alors qu'ils sont irréguliers i ou bien qu'ils qu commettent des fautes dans les cas et ils sont, ils sont refoulés directement.、Mm -hmm. oui, oui. Je, reviens, je reviens vers vous. Jean-Baptiste c u i z e l a vous êtes le conseil socio-culturel du gouverneur de, de Kirundo. Quel serait votre sentiment、et、Il vient de nous dresser. Un bilan, il donne des chiffres des de, de rapatriés, de, de, de rapatriés jusqu'ici qui sont rentrés de l'exil en provenance du Rwanda. Il y a de, ceux qui restent.、Et、votre sentiment au regard de cette situation de rapatriement des Burundais en provenance du Rwanda, c'est lequel Merci beaucoup.、Et、premièrement, notre sentiment est un sentiment de satisfaction.、Mm -hmm. Vous savez que、euh, le départ des personnes, ils ont quitté les ménages. Et、donc,、oh, s'il si y a une partie de la population qui est en exil et l'autre qui est dans le pays, c'est un peu pénible pour les dirigeants. Donc, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfait, vous avez un rôle à jouer en tant que. Administratif, au niveau même de, au niveau provincial,、Et、quel serait le rôle joué par les responsables administratifs au niveau de la province Il y a le rôle aussi des communautés, il y a le rôle de tout en chacun.、Et、le rôle joué par l'administration, vous savez que d'abord, nous avons d'abord informé la population qu'il y a un mouvement de personnes qui va rentrer.、Mm -hmm. Et Nous avons organisé donc des réunions de sensibilisation.、Mm -hmm. Donc, la première vague de s rappartiés n'a pas connu de problème. Et D'ailleurs, par, par la suite, le chiffre, le chiffre a augmenté à un niveau très élevé parce qu'on a intensifié donc les réunions de sensibilisation à la population、mm -hmm. pour qu'ils accueillent à main ouverte leurs confrères qui étaient en exil.、Oui, Est-ce qu'il y a des centres d'autorisation? De... Transits Qui sont déjà établis, bien construits? Oui, avec nos partenaires, nous avons eu des centres de transit.、Mm -hmm. Je crois qu'il y a un qui se trouve à Mohinga, mais il y a d'autres centres de transit pour des personnes, disons, spontanées、mm -hmm. et d e r e f l e t s Un centre qui se trouvait dans la commune de Ousoni et un autre centre qui se trouvait dans la commune de Ougabira.、Mm -hmm. Pas de problème au niveau de, du pays voisin, des responsables du pays voisin, le Rwanda, où, où, sont, où sont allés les, ces, ces Burundais Vous savez qu'un pays qui accueille les réfugiés、mm -hmm. ne peut pas、euh, ne pas connaître des problèmes.、Ah、oui. oui. Parce que c'est un, une population de surplus. Et, et la gestion, vous savez que quand vous avez une, une famille de cinq personnes et que vous accueillez trois fois, quatre fois de votre famille, c'est un fardeau pour votre famille, vous savez.、Mmh. Donc pour le pays aussi, c'est comme ça. Donc quand un pays accueille un, un grand nombre de réfugiés, c'est un problème pour ce pays-là d'accueil. Mais vous êtes en contact avec certains des, des responsables de ce pays, même ceux du ACR, le Commissariat aux réfugiés. Oui, nous sommes en contact, même avant,、euh, avant donc, euh, ce mouvement retour de nos frères et sœurs qui étaient réfugiés au Rwanda. Il y avait des relations étroites, étroites avec les autorités de l'autre côté au Rwanda, surtout en matière de sécurité. Et en matière de sécurité, vous savez qu'il y a des mouvements transfrontaliers qui s'opèrent clandestinement. Il y avait donc des échanges de, de, de, de, de malfaiteurs et on se téléphonait chaque fois. Donc, nous faisons de bonnes, très bonnes relations avec、euh, les, les autorités de l'autre côté au Rwanda. Il y a implication donc de tout un chacun. Gervais l u g a b u d u r a n n a secrétaire communal au niveau de la commune Bougabira, leader communautaire impliqué dans l'accompagnement des rapatriés au niveau provincial de Kirundo. C'est quoi, c'est comment l'implication de ces communautés que vous représentez ici pour le retour de ces b u r u n d a i s Pour la commune de Bougavira, l'expérience nous a rendus a g e s parce qu'en 1994, nous avons vécu la même situation.、Mm -hmm. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui Nous devons tenir Vous avez de, de l'expérience donc Nous avons de l'expérience <rire> parce que、euh, notre population、mm -hmm. avait v a c u é au Rwanda en 1993 avec l a c r i s e que vous n'ignorez pas d'alors.、Mm -hmm. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons Nous faisons la même chose.、Wow. Lorsqu'il y a d e l a p a t r i e nous devons les accueillir, les envoyer sur les coréens dans leurs propriétés qui sont sauvegardées par leurs leur frères, leurs cohabitants.、Mm -hmm. Aujourd'hui, les réunions sont intenses. Lorsqu'il y a d e l a p a t r i e ils doivent rentrer directement sans problème dans leurs maisons qui ont été bien surveillées, dans leurs propriétés qui sont restées. Est-ce que les maisons, justement, les maisons, les propriétés foncières, est-ce qu'ils sont intacts e j u u s q Intacts, c i i e bien sûr, parce que les cohabitants devaient les surveiller.、Mmh. C était, c était Ils ont de ce les... devoir de surveiller les, les propriétés. L'administration locale, avec、mmh. les cohabitants, doivent toujours surveiller les maisons de ceux qui sont partis et leurs propriétés. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on doit enregistrer toutes les propriétés possibles.、Mmh. Il y a un service qui n'est pas qu par le, le IM, que le, le, le gouvernement a fixé.、Mm -hmm. Là, les cohabitants autour de votre propriété doivent signer.、Mm -hmm. Et ainsi, vous devez signer pour lui. C'est pour cela qu'il doit sauvegarder votre propriété comme la sienne.、Mm -hmm. Est-ce que vous travaillez donc en étroite, en étroite collaboration avec、euh, l'administration, par exemple l'administration le, provinciale, les administrations communales, les différentes communes, l'agence Nord tout relève, tout relève de, de, de l'administration la, la, provinciale、mm -hmm. parce que le gouverneur d'Okirundo fait aussi des, des descentes、mm -hmm. jusque sur les collines pour nous sensibiliser.、Mm -hmm. Moi, je sais bien et je reconnais que. Nous avons toujours été sur les collines avec lui.、Mm -hmm. Alors là, il déclare bien qu'il ne prouve aucun problème avec les, leurs frères qui sont retournés,、mm -hmm. qui sont rapatriés. Vous dites que vous avez de l'expérience. Ça, ça date de quand Vous parlez de 1993 et 1994 1993. Comme s a c i v i l i s a t i o n nous avons dû les suivre, les suivre dans les camps de déplacés. Au Rwanda, ces dans la période d'alors.、Mm -hmm. Alors, le gouverneur, toutes les autorités, avec quelques membres de ceux qui n'étaient pas exilés au Rwanda,、mm -hmm. alors pour montrer qu'ils sont encore en vie.、Mm -hmm. et il, il a, nous partions avec eux pour sensibiliser, et puis le lendemain matin, ils se faisaient inscrire. Ce sont des astuces que vous utilisez. Oui.、Mm -hmm. Alors, le HCR devait s'organiser pour. Les apporter massivement. Chose qui a eu lieu en 1994. Après ça, qu'est-ce que nous avons fait Lorsqu'ils arrivaient, il y avait quelques individus qui avaient créé des sites de déplacés. Nous, nous, nous les détruisions directement pour retourner sur les collines. Qu'est-ce que nous faisions pour sécuriser, sécuriser, les sécuriser chaque, chaque ethnie <coughs> se choisissait dix personnes. L'autre ethnie, dix personnes. Un comité de v i p e r s o n n e Personne ne devait diriger la colline. Arrivé sur la colline, il devait se choisir un chef qui finira par être nommé conseiller collinaire. Alors, après la récolte de 1995, nous avons opéré à ce qu'on a appelé Oumuganuro. Ça veut dire la communion, le partage. Oumuganuro, au, au niveau de la commune De la commune. Ougabira. Oui. Uh -huh. La clôture se faisait au niveau de la commune,、uh -huh. mais ça s'organisait au niveau des collines、uh -huh. pour clôturer vers à la fin de l'année. Et、euh, Comment est-ce que vous clôturiez nous, nous,、uh -huh. nous, Ils devaient brasser des b i è r e s、uh -huh. parce que, dans un premier temps, il faut que je vous dise une chose、uh -huh. une seule ethnie ne peut pas semer du sorgho. Le、uh -huh. sorgho n'avait pas donné avant que l'autre ethnie ne vienne.、Uh -huh. Alors, une fois arrivé, la récolte a été très bonne. Bon, jusqu'à ce que nous a v o n s créé le jour de réconciliation, un jour qui faisait que nous invitions même les provinces、eh, proches comme Gozi et Moyenga, avec les journalistes.、Hein? Alors, à ce, ce jour-là, qu'est-ce qui se faisait On devait se, de, se cadonner des vaches, des chèvres. Après avoir bien pris un verre、mmh. et des discours multiples étaient prononcés.、Mmh. Et par les résidents, et par les rapatriés, et tous, par les autorités. Tous,、mmh. à partir de là, Bougavira n'a jamais connu aucun problème.、Mmh. s û r e m e n t ces c, c rumeurs de 1915 ne les ont fait, une fait que secouer et repartir.、Mmh. Raison pour laquelle, lorsqu'ils reviennent, d o n c a u j o u r d h u i à partir de 2015 et jusqu'ici, vous vous inspirez de cette expérience et ça réussit. C'est ça.、Uh -huh. Ça réussit. Et je sais bien que même si vous opérez ainsi, l ai, nous l avons proposé au, au chef d'antenne, monsieur Jules, d'entrer dans le pays en partant avec une délégation ad hoc pour que cette sensibilisation se fasse dans les camps. En tout cas, d'une certaine manière, vous, avez, vous devez avoir un plan bien conçu et、euh, courage. Avant de continuer, permettez que l'on écoute ensemble cet extrait d'interview de, de Rajab ou m a t e l e z a représentant de l'Association des jeunes et rapatriés du Burundi, à RJB en sigle, en province d e k i r u n d o Il est ressortissant de、euh, la commune v u m b i dans cette province d e k i r u n d o Une des raisons qui l'ont poussé à rentrer du camp de Mahama au Rwanda, Il était fatigué de la vie de réfugié. On menait une vie de dépendance dans le camp. Le revenu mensuel était insuffisant et, des f o i s par chance, on pouvait aller au-delà du camp à la recherche du travail, mais c'était quasiment difficile. La vie devenait de plus en plus insupportante, surtout pour l'avenir des enfants, étant donné. Que je me suis marié étant en exil. Pour ça, j'ai dit à ma femme que je dois regagner mon pays. Ça n'a pas été facile de revenir car ma femme avait un petit job, mais elle a dû démissionner, mais difficilement, puisqu'elle-même voyait l'importance de regagner le pays natal. Arrivé au pays, on a été accueillis par la famille. Le problème est qu'on n'avait pas une maison d'habitation. On a donc pu louer et même les champs de culture car les nôtres ont été mis en location par nos frères. Donc, on vient de passer deux ans à louer les propriétés foncières. L'administration nous a bien accueillis. Même en cas de conflit foncier en famille, elle nous donne une assistance malgré qu'il y a ceux qui boycottent et d'autres qui habitent loin de nous. Mais dans tous les cas, même si tout n'est pas rose, l'administration fait de son mieux. En plus, nos relations avec les voisins sont bonnes car à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ils me donnent par exemple le savon, le charbon pour cuire. Vraiment, nous sommes complémentaires vu qu'un homme ne peut se suffire à lui seul. Réouverture des frontières entre le Rwanda et le Burundi. Et je vais revenir vers vous,、euh, M. Jules Bagaymounzi, chef d'antenne régionale pour le rapatriement.、Et、réouverture des frontières entre le Rwanda et le Burundi. Qu'est-ce que cela aurait apporté jusqu'ici e comme valeur ajoutée? Merci encore.、Euh, D'abord, je, je remercie beaucoup les autorités de deux pays, le, le Rwanda et le Burundi, parce qu'ils commençaient à entretenir de bonnes relations diplomatiques. <rire> Jusqu'à ce que les frontières, pour le moment, les frontières soient ouvertes. Avec cette ouverture des frontières, que nous espérons avoir beaucoup de mouvements de retour, de retour volontaire. Parce que si nous entretenons de bonnes relations, même les réfugiés burundais dans le cadre de Mahama vont s'inscrire au plaidoir à c e r r pour rentrer. Ils vont trouver de joie parce que. Avant la r é v e i l l a e des frontières, les réfugiés burundais qui sont à Dadokadou Mahama ils avaient beaucoup d'opères.、Mm -hmm. euh, soit disant que le Burundais et le Rwanda, il y a des vrai, mauvaises idées. Il y a des timides.、Mm. Mais avec la r é v e i l l a e des frontières, nous espérons qu'après l'année prochaine, Le mouvement de rapatriement volontaire va augmenter. Est-ce qu'aujourd'hui, le s mouvement, s ça devient normal avec, avec cette réouverture de frontières Oui, oui le mouvement est normal. Oui, oui. Vous, Jean-Baptiste k u i s e r a conseiller socio-culturel du gouverneur de Kiruno. Et avec cette réouverture des frontières, vous observez quel mouvement, quel sentiment et Quelles seraient vos attentes par rapport à ce, à ce rapatriement de Burundais Merci beaucoup. Avec la réouverture des frontières,、mm -hmm. nous avons bénéficié de beaucoup de choses,、mm -hmm. surtout en tant que province qui fait frontière directe avec le Rwanda.、Et、premièrement, nous avons vu que le mouvement de personnes a augmenté,、mm -hmm. même jusqu'à aujourd'hui.、Mm -hmm. Et les personnes se déplacent du Burundi au Rwanda ou du Rwanda au Burundi.、Mmh. Et avec le, le, cette réouverture, re, re, nous avons organisé、eh, des missions de travail、mmh. entre donc, les autorités burundaises, provinciales, je dis bien,、mmh. du côté Burundi et du côté Rwanda, deux fois.、Mmh. Et on s'est rencontrés au niveau de la frontière n i m b a g a s e g n i premièrement du côté du Burundi, deuxième fois. Du côté du, du Rwanda. La réouverture donc, des frontières a donné une, très, une valeur ajoutée、mm -hmm. en matière de rappartement parce que les Burundais ne se sentaient pas gênés.、Mm -hmm. était, la population était bien accueillie au niveau des frontières. Les Rwandais aussi、eh, se sont rejouis、mm -hmm. de cette donc, activité faite par nos autorités. À l'échelle supérieure. En tout cas, aujourd'hui, vous vous regardez d'un bon oeil Un très bon oeil. On partage en v e r t e t moi, je fais chaque fois les week-ends avec mes, mes, mes petits-enfants. Je voyage vers la frontière. Ils aiment mmh. ça. Mmh. Parce que、eh, c'est aussi, nous sommes dans une zone de savane où nous allons trouver aussi des petits animaux. Les enfants aiment regarder les singes.、Mmh. Il y a des singes là-bas.、Oui. Donc,、eh, des fois, j'organise un pique-nique pour mes enfants et, et je passe les week-ends là-bas chaque fois. Je vais peut-être parler de. Il y a des facilités, il y a des facilités dans ce retour de réfugiés, mais aussi des difficultés. Facilité, c'est comment Difficulté, c'est comment Avec cette réouverture des frontières、Et、Premièrement, avec Covid-19. Oui, ça a été aussi important. Disons ça comme grand défi. Oui.、Et、parce que nos deux pays ont d e u x protocoles différents、mmh. en matière de riposte contre Covid-19.、Oui, oui. Et aujourd'hui, nous utilisons. Nous n'utilisons que la frontière Nembagaseini.、Mm -hmm. C'est une frontière internationale. Mais vous savez qu'il y a d'autres coins où, que ce soit la population rwandaise ou burundaise, é、mm、c h -hmm. a n g e a i n t les biens、mm -hmm. qui ne sont pas des frontières officielles.、Mm -hmm. Et ces frontières, donc, ne sont pas encore、euh, réouvertes.、Mm -hmm. Pourquoi Parce que nous avons donc deux pays qui ont deux protocoles tout à fait différents、mm -hmm. en matière de poste s contre le Covid. De l'autre côté, vous savez que c'est le vaccin pour toute la population. Et ici, chez nous, c'est le volontariat. Le et là,、mm -hmm. c'est à qui, à sa volonté, va se faire vacciner. Mais de l'autre côté, c'est obligatoire. obligatoire. Donc,、mm -hmm. le mouvement de personnes au niveau de ces, de ces, de ces entrées、mm -hmm. n'est pas encore, disons, franche.、Mm -hmm. Gervais g u、euh, a b o u d u r a n i a est-ce que vous pouvez vous aussi nous parler de. Quelques difficultés ou, ou même des facilités. En fait,、euh, en entrant au Rwanda, on devait passer par les points de traversée、mmh. voilà. si、c h o h o a et Rakagnar. Si ces deux coins、mmh. étaient réouverts, ils reviendraient facilement comme ils sont partis、mmh. en passant par ces points de traversée. Parce que même dans les collines, il y en a toujours dans le centre des Baroundis qui sont au Rwanda dans le centre、mmh. et qui sont partis comme ça spontanément.、Mmh. Passer par le g a s é Ninemba, c'est un problème. Parce qu'ils viennent dans des conditions exigées. Mais si l'on disait que tous les Barundi qui sont au Rwanda, aujourd'hui, il à telle date, rentrez au Burundi, on vous attend sur vos points de traverse. p a r là où on est passé en partant. Tandis que ça va f a i r é par la Chohoa. Choa u o et à Kanyara. Aujourd'hui, c'est fermé. C'est fermé. C'est encore fermé parce que, et... justement, parce qu'il、euh, y a cette décision qui émanera de, des autorités oh. Donc, oh, à oh. haut niveau、mm -hmm. pour, pour marier <rire> des, des protocoles.、Quoi. En tout cas, et de façon générale, une question qui serait peut-être commune pour tout le plateau les défis. On peut dire que les défis liés à ce processus de rapatriement de Burundais et qui, et qui étaient réfugiés ou qui sont encore réfugiés. Au Rwanda voisin, les défis de façon générale, ce sont lesquels Toujours la parole à vous, Gervais、eh, g w a u d u r a n i C'est qu'on e ne se r e n c o n t r a i t pas, on、mmh. ne se visite pas.、Mmh. S'il y a une délégation, comme on l'a dit précédemment, qui rentre, qui rentre au Rwanda avec quelques rapatriés,、mmh. voire même quelques gens qui sont restés au Burundi,、mmh. je crois que. Le patrimoine serait massif.、Mm -hmm. Je ne sais pas comment on opère en, en les enregistrant.、Mm -hmm. Peut-être que c'est aussi un problème là, à l'intérieur de ce pays. Mais à ce que je sache, c'est qu'il y viendrait massivement.、Mm -hmm. Les défis, Jules m a g a i m m o u n z i chef régional pour le chargé du rapatriement, r é g i o n au l a niveau de cinq provinces, Kirundongozi, m o u y i n g a Kayanza et Karousi, les défis sont lesquels Le défi qui, pour ce que c'était refusé, b u r g o n d i s n'est pas à e n t r é e c'est d'abord le s d e r i m n i e s En deuxième, c'est parce qu'ils ne sont pas informés de la réalité du Burundi. Donc, dans les cas, ils ne font que des r i g o l a Ils ne travaillent pas. Et donc, ils restent dans les r i g o l s Donc, ils ne sont pas informés. Donc, l'avancée. En matière de la pédosécurité a i du Burundi,、mm -hmm. aussi, il y a aussi des personnes, je dirais mal intentionnées, donc, qui peut-être ont des dettes, <rire> qui, qui, qui empêchent、mm -hmm. les autres à rentrer. Autre chose, c'est qu'il y a des jeunes, surtout natifs de, de la, des communes de Kirundo,、mm -hmm. qui ont quitté les communes vers le Rwanda.、Mm -hmm. Pour étudier, pour le moment, ils sont dans des écoles secondaires et universitaires. Donc, là, ce genre de personnes, l'entrée, c'est difficile、mm -hmm. parce qu'ils veulent e n t r e r après avoir terminé les écoles.、Ah, et、oui. par conséquent, les parents aussi,、mm -hmm. donc, ils veulent rentrer avec les enfants alors que les enfants sont encore à l'école.、Mm -hmm. oui, oui. Oui. Oui, oui. N oubliez, n oubliez Il y a aussi. Donc attendre les vacances, les grandes vacances. Oui, oui. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi des manipulations politiques.、Mm. Oui, oui. Manipulations、oui. politiques du côté Rwanda ou du côté Burundais Non, non, du côté,、ouais. je dirais, des de santé burundais.、Mm. Oui, oui. Donc qui, qui fait que、eh, si nous restons ici. Donc, vous allez, nous aussi, nous, nous aurons la chance de rester ici.、Mm -hmm. Parce que si,、euh, si les le, le, le, le réfugiés rentrent tous,、mm -hmm. nous, nous allons rester hein, seuls. C'est-à-dire que vous, vous parlez de, de, de réfugiés politiques qui empêchent les autres Burundais, les, les, donc la masse,、oui. à rentrer. Oui, peut-être que des Burundais、mm -hmm. qui ne veulent pas r e n t r é e Ils sont manipulés quelque part. Oui, oui.、Mm -hmm. Parce que vous aussi, vous avez, vous avez entendu même qu'il y a des Burundais qui, qui, qui exigent des sanctions pour le Burundi. C'est ça. Oui, ça. Donc, quand ils, ils vont dans les, dans les camps de réfugiés, ils leur disent, il s s leur e d i ne t il n faut pas l'entrer d au Burundi. Il y a encore de quoi, de quoi, de quoi.、Mm. Donc, imaginez nos frères et sœurs qui dans la campagne. Et si, si le recadre、mm. dit, il dit la vérité. Donc, la vérité doit émaner de quelque de, part. de quelque part. Mais. Je pense que pour、euh, relever ce défi,、mm -hmm. on doit organiser des descentes, des séances de sensibilisation d a n les cas au niveau de notre réseau général.、Mm -hmm. Nous avons déjà commencé avec ces descentes d a n les cas à l'heure où je vous parle. Là, on va y arriver quand on va parler de perspectives, de propositions, perspective, de, pro, de, proposition, de solutions. Jean-Baptiste Cuisera, conseiller socio-culturel du gouverneur de Kirundo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au défi Oui, entre autres défis,、mm -hmm. et comme les autres l'ont déjà signalé, les réfugiés dans les camps f a b u l e u x parce qu'ils ne, ne, ne sont pas informés de la vraie réalité、mm -hmm. du pays.、Mm -hmm. Ça, c'est le premier défi. Principaux défis. Et L'autre défi, ce sont disons, des i s s o n d familles qui se sont mariées là-bas avec les Rwandais, qui disent qu'il、euh, e est difficile de laisser ma, ma famille,、mm -hmm. et, par exemple une, une femme qui s'est mariée à un Rwandais ou une Rwandaise qui s'est se mariée à un Burundais,、mm -hmm. et il semble difficile de se séparer.、Mm -hmm. Donc, des raisons sont multiples et, pour ces défis. Et peut-être on m i s e r a sur les perspectives d'avenir.、Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour surmonter tous ces défis,、mm -hmm. afin que tout Burundais qui se trouve au camp de réfugiés regagne sa m è r e patrie Est-ce qu'il y a de ces cas, hommes, femmes, qui ne sont pas de même nationalité Donc Burundais, Rwandais, un Burundais avec une Rwandaise ou un Rwandais avec une Burundaise Est-ce q u Il arrive des cas où、euh, c'est nécessairement l'un d'eux qui doit être rapatrié et non l'autre. Je dis bien parce qu'il y a u n a u t r e d é f i ça, parce que c est, c est, c est, je dis bien, il y a deux p e t i e s problèmes. Là, il y aura et, un problème pour, pour certains, les enfants. Ce sont l e quelques défis que j'ai relevés.、Mm -hmm. Même parmi la population qui s'est rapatriée ici,、mm -hmm. la, la population accueillie ici, on a retrouvé en dedans qu'il y a des Rwandaises ou des Rwandais、mm -hmm. qui sont rentrés avec nos. Les Burundais.、Mm -hmm. Nous les avons constatés par après. Et nous avons aussi constaté des enfants qui sont nés là-bas qui ne sont pas donc, enregistrés dans les livres d'état civil. Donc là, vous ne saurez pas de quelle nationalité ils sont. Voilà.、Mm -hmm. Mais ils vont se réclamer Burundais, p e u t ê r e D'autres jeunes filles, disons, mères-enfants,、mm -hmm. avec les enfants qui sont nés là-bas,、mm -hmm. enregistrés, p è r e i n c o n n u p è r e i n c o n n u p è r e i n c o n n u On ne sait pas si c'est. C'est un enfant d'un Rwandais ou un enfant d'un Burundais. Donc, il y a beau, beaucoup de raisons, beaucoup de défis, pardon, qui nous seront beaucoup plus connus、mm -hmm. quand on organisera peut-être des missions de sensibilisation à ces réfugiés pour rentrer. Et Donc, on en... va les, les enregistrer, tous ces défis,、mm -hmm. et puis on va évoluer. Essayer de trouver solution. En tout cas, là, à... il, y aura, il y aura des difficultés pour l'enregistrement au niveau de l'État civil. Il y aura des, des difficultés, justement, parce que,、eh, mais quand même,、eh, le gouvernement va trouver solution parce qu'il e y a un enfant du pays qui rentre,、mmh. mais il rentre avec une autre personne mmh. avec mmh. qui on ne sait pas s'en、mmh. déranger. Donc, donc, au niveau de l'État civil, vraiment,、eh, il y a beaucoup de, de défis, de problèmes, bien sûr, liés. Au mouvement de r a p p r o e m e n t de la population. Espérons que ça va être réglé et nous parlons de rapatriement. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et justement, le débat mosaïque est porté sur l'implication des populations des communes frontalières entre le Burundi et le Rwanda pour le retour des réfugiés et leur intégration dans leur pays natal. Un accent particulier porte sur ceux qui se sont exilés. Au Rwanda en 2015. Je précise que nous émettons à partir du studio mobile de la radio Isanganilo, installé au chef-lieu de la province Kirundo, frontalière avec le Rwanda, au nord-est du Burundi, précisément à l'hôtel INESA h o t e l Hotel, Le manque d'informations sur la vie au pays, c'est l e n t e s Comme vous venez de le dire, M. Jean-Baptiste Cuisera, le manque d'informations sur la vie au pays, c'est l'un des obstacles au retour de ces Burundais à un rythme souhaité, selon encore une fois Rajabou m a t é l e z a que je vous prie d'écouter encore une fois. c e qui r e s t e dans les camps, ne sont pas suffisamment informés pas Deuxièmement, ce q i se passe dans le pays. le e d u les autres qui sont au pays natal ignorent la situation et leur transmettent de fausses informations disant que la sécurité n'est pas bonne dans le pays, juste pour profiter de leurs biens. Autre chose, ceux qui ont été rapatriés avancent la raison qu'il y a la pauvreté dans le pays, mais je dirais que celle-ci est généralisée et de différents degrés, car ce ne sont pas tous les rapatriés. Qui sont dans cette situation. S'ils demandent par hasard celui qui est dans une situation d'extrême pauvreté, ça se comprend que cette personne qui est en exil ne songe pas à regagner le pays, avançant la raison qu'elle n'a pas cultivée alors qu'elle en voulait peut-être. Alors, qu'en est-il pour le paquet retour de ce Burundi? Euh, je vais adresser la question premièrement à vous,、euh, Jean-Baptiste Épuisé. Qu'en est-il pour le paquet retour de ces bourdes une fois rentrés, mais aussi quand il s'agit de leur réintégration dans leur ménage et propriété foncière Premièrement, pour ce qui est du paquet retour, vous savez que、eh, premièrement, pour、euh, les réfugiés qui viennent pendant la saison sèche,、mm -hmm. donc c'est la saison où、euh, la population est. n s consomment qu ce qu'ils ont produit. Donc, à la fin de ce paquet retour, les, les rapatriés vont connaître vraiment des situations pénibles. Le paquet retour, généralement, c'est pour combien de temps Je、Et、ne sais pas la quoi, quantité, mais je pense que monsieur, là, Jules, c'est déjà la quantité offerte à ces, à ces rapatriés.、Uh -huh. Jules. b a g a y Mounzi, chef d'antenne régionale. Ce paquet retour s'est composé essentiellement de quoi Au niveau de la nourriture et pour quelle période Merci de la question. Le quitter retour est composé par les vivres, les non-vivres,、mm -hmm. ainsi que le cash. Donc, pour ce qui est du cash, ils sont distribués en fonction de l'âge. Donc, les, les moins de 18 ans,、mm -hmm. ils reçoivent. L'équivalent de 75 dollars,、mm -hmm. le prix de 18, c'est à 150 dollars. L'équivalent de o n c l donc, l é q u i v a n t de 150 dollars, donc il doivent r e c e v o i r le cash à frappeau via、mm -hmm. le téléphone. Oui, oui, le c o c a s h e Et là, vous comptez、euh, au niveau individuel, au niveau des individus、mm -hmm. ou au niveau des ménages、oh. Au Niveau individuel, au niveau individuel, oui. Oui, oui. si tu a c'est ce qu'on appelle la taille familiale、mm -hmm. oui, oui. avec les vivres, ils reçoivent des, des riz, des haricots,、mm -hmm. du sel, de l'huile.、Mm -hmm. Il ya aussi les non-vives, r donc、mm -hmm. les, les objets.、Mm -hmm. Donc ce paquet retour est destiné pour une période de trois mois. Les experts ont, ont fixé les trois mois parce que si quelqu'un qui rentre,、mm -hmm. quand il arrive, Dans sa colline,、mm -hmm. s'il c o m m e n c e à s e m e r après trois mois, il aura donc la, la première récorde.、Mm -hmm. Mais ça devient très difficile pour les rapatriés qui rentrent pendant la saison sèche.、Mm -hmm. Peut-être que. p e n d a n t la saison sèche, on c u l t e l e p a t i é n e cultive pas. Donc, ils consomment sans produire. C'est un problème. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur o u i j'ai quelque chose à、aussi. ajouter、mm -hmm. euh, tout ce qu'il vient de dire.、Mm -hmm. La particularité、eh, qu'on a connue ici dans notre province,、mmh. pour ce qui est de ce paquet retour, c'est que、eh, donc, la saison sèche、eh, des mières、mmh. s'est prolongée、oui. à, à plus de 4 mois, 5 mois. On a connu、eh, une pluie un peu tardivement.、Eh, ça a été donc un grand défi donc, pour encadrer ces rapatriés.、Mmh. Ouais. D'ailleurs, à part ces l a p a t r i e s même d'autres populations, la population haute,、mmh. Donc, c'était e n retard, pas seulement pour la province de Kirundo, mais pour la sous-région,、oui. d'après les informations. d o Nous c n avons connu aussi des départs. À cause Moufuma, de cette prolongation de la saison、oui, sèche. Oui,、mmh. oui, Nous avons des ménages où on a enregistré quelques départs de population.、Mmh. Et donc, nous espérons qu'ils ne sont pas retournés au camp d e réfugiés. Peut-être qu'ils sont à l'intérieur du pays,、mmh. dans les autres provinces, mais d'après les chiffres que j'ai dans mon bureau, On enregistre les quelques départs、mmh. des populations suite à cette prolongation、mmh. de la saison sèche. Et tant que vous avez la parole, c'est la question que j'allais aussi poser à M. Jules e b a g a y m o u z i Est-ce que les résidents sont toujours favorables au retour et réintégration de ces rapatriés dans leurs biens Sinon, Quel est le rôle des intervenants en la matière pour une intégration effective de ces Burundais D'une façon générale. Donc, la... quelque part, il y a implication des autorités, mais aussi il y a implication des communautés. Oui, l'implication des, des communautés est très nette、mm -hmm. et très visible. L'exemple en est que la première vague de mouvement de retour,、mm -hmm. le nombre de, retour, de, de, de, de rapatriés s'est vu augmenter、mm -hmm. parce que les premiers ont été bien accueillis par la communauté locale.、Mm -hmm. Ceux qui sont venus d ont c o n renseigné,、mm -hmm. tous ceux qui sont restés là-bas, que la vie est vraiment normale. Donc, pour la deuxième vague, on a connu vraiment un nombre très élevé、mm -hmm. de rapatriés. Ceci aussi se manifeste dans. Les activités, je dirais, communautaires, les travaux communautaires, et les rapatriés répondent comme les autres citoyens. Disons, d'une façon générale, on trouve que donc, les rapatriés se sont bien intégrés facilement dans les communautés parce que la population a été sensibilisée. Et de bien acquérir les confrères et les mais, conseillers. Mais aussi, à part ça, M. Jean-Baptiste c u i z e r a vous êtes conseiller socio-culturel du gouverneur. Il y a aussi des activités sportives et culturelles qui peuvent rassembler les gens,、oui, rapatriés et résidents. Oui, oui, avec nos partenaires, donc les ONG qui travaillent ici,、mm -hmm. nous avons des ONG dont les, les axes, ils ont donc la consolidation de la paix.、Mm -hmm. Et ces ONG, deux fois, organisent, nous aident à organiser des jeux sportifs、mmh. qui rassemblent les jeunes hôtes et les jeunes rapatriés.、Mmh. Si je trouve aussi d'autres moyens, j'aimerais aussi organiser des jeux pour rencontrer les Rwandais, les jeunes Rwandais、mmh. à n y a m a t a On s'est confiné avec、Wanda. les Rwandais, oui.、Mmh. Je suis entré dans. D'organiser deux équipes, l'équipe de volleyball. Vous êtes et... en contact avec les autorités de. Oui, tout à fait.、Mm -hmm. fait. C'est entre autres les clauses et les recommandations qu'on s'est fixées avec les autorités rwandaises.、Mm -hmm. C'est la dernière rencontre qu'on a faite le mois dernier qu'on va organiser des jeux sportifs avec les jeunes rwandais. Donc le basket, b a l l et le volleyball. On va nous rencontrer, nous allons nous rencontrer à n y a m a t a Courage. Gervais, Gervais Guaoudoula, Nya leader communautaire. Je posais cette question si les résidents sont toujours favorables au retour et réintégration de, de ces rapatriés bronnés. Au niveau des communautés, quel serait donc le rôle, l'implication de ces communautés Pour la communauté de Mugavira, ils s'entendent bien. Ils organisent des, des matchs de football entre les résidents et l a p a t r i e i l s'en sont très contents, parfois même. L'équipe gagnante est primée par l'administrateur pour les encourager. Sur les collines, ils sont insérés dans les différentes coopératives qui existent sur les collines, comme les résidents. Il n'y a aucun problème à Bougavira. Parce que je vous ai dit au départ que l'expérience a rendu sage les gens de Bougavira. Il n'y a plus de chicanes, ils n'ont jamais existé.、Mmh. Seulement que. Ce sont des chicanes qui proviennent d'ailleurs, qui le font qu'ils courent derrière, derrière ces r u m a i n s à ceux se d i r o n Rwanda.、Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, il n'y a pas de mobile politique qui pourrait faire obstacle à, ce, à cette consolidation Cela n'existerait pas parce que nous sommes veillants. L'administration est bien avisée. Chaque mardi, nous tenons des réunions de sécurité avec les, les conseils de Corine.、Mm -hmm. Ils nous donnent des rapports, des rapports qui sont directement transmis dans la province de Kirundo.、Mm -hmm. Il n'y a pas de mobile qui circulerait. Pas de division, Jules e b a g a y i m b o u i pas de division liée au mobile politique entre résidents et rapatriés.、Euh, non, non, non, il n'y a,、euh, a pas de division parce que、mm -hmm. nos chères filles et sœurs qui rentrent、euh, ne sont pas c o n c e r n é s beaucoup, beaucoup par la politique. Ils ont suivi le mouvement d'Orvige sans toutefois l'information de ce qui se passe peut-être à a b u j a m b o u r a Donc, Quand il rentre, il n'y a pas de division politique parce qu'il rentre chez ses frères et ses sœurs. Donc, l'administration a pris les choses en main. Donc, l'administration est sensibilisée pour l'accueil. Parce que vous savez que depuis le 2017, le président de la République a lancé un message pour tous les, les administratifs. Dissommés à la base,、mmh. qui doivent garder jalousement les biens de ceux qui ont exilé. Nous aussi, au niveau de notre r édition générale, nous avons effectué des descentes, de sensibilisation aux administratifs pour le bon accueil et à la cohésion sociale、mmh. entre les rapatriés et la communauté haute. Jean-Baptiste c u i z e r a vous avez quelque chose à ajouter Oui, j'ai quelque chose à ajouter.、Mmh. Euh, si nous avons connu un nombre très élevé de réfugiés en 2015,、mmh. je le disais tantôt que. Ce n'est pas une population disons,、euh, qui, est, qui habite dans les c o u l i n e s、mm -hmm. qui était impliquée dans ce qui s'était en train de se train p a s s e r à Mjumbura. u En fait, ici à Kirundo, nous avons une particularité.、Mm -hmm. Ici, il n'y a pas de radio, à part que nous avons euh, donc euh, une radio communautaire qui, qui a vu le jour l'année passée,、mm -hmm. Radio Remeshama Horo.、Mm -hmm. Notre population écoutait beaucoup plus les radios du Rwanda. Donc, la plupart de radios émettant depuis Burundais ne sont pas bien captables. Ne sont pas bien oui. captés à,、mmh. à Kirundo.、Mmh. Et depuis très longtemps, je dis bien très longtemps, M. g o u a b u d u r a n y a g e r v a i peut être、ah. mon témoin. Ah, ah. Que ce soit la chaîne de télévision, que ce soit toutes les radios qui émettent ici dans le pays,、mmh. vraiment r a r e de ces radios émettent jusqu'ici à, à Kirundo. C'est un problème. C'est un problème très sérieux.、Mmh. Donc, pour. Donc, Là, c'est une, une rumeur、mm -hmm. parmi ces populations à partir d'une station qui se trouve au Rwanda. C'est plus facile parce que la population suive toujours. Donc, tout vous tout dites tout. que là, il n'y a donc pas de version contradictoire par rapport oui, à oui. ce qui aurait voilà, été dit à partir du Rwanda. Se、mm. Voilà. voilà. Ça, c'était un grand effet. En plus、mmh. des problèmes liés aux propriétés foncières,、euh, à la dégradation, disons, à la, la sécurité hydrique、mmh. qui frappait presque toutes les années ici. Ça a été donc un élément catalyseur.、Mmh. Les stations de radio qui se trouvent au Rwanda、mmh. ont catalysé le mouvement de réfugiés en 2015. Un petit exemple.、Mmh. Moi, j'étais、euh, sur la colline Kuisigou. Sigou, c'est une colline qui se trouvait. Tout Près du lac Gueu. Une colline s b o r o n d a i s e Oui, b o r o n d a i s e、mm -hmm. Avec la télévision s a t e l l i t e offerte par les Chinois, je ne sais pas、mm. comment on l'appelle, StarTime,、mm. monsieur le gouverneur a envoyé un poste téléviseur dans un centre. C'est la première fois qu'ils ont vu le visage du président de la République actuel, je dis bien. Là, c'était quand Il, il n'y a pas deux ou trois mois.、Mmh. C'est Sakoul Natal. C'est Sakoul est... Natal. Voilà, c'est Sakoul qu Natal. Quand ils ont vu le président de la République,、mmh. ils ont acclamé.、Mmh. C'est notre président, c'est n o t r e qu'on attendait souvent sur、euh, mmh. les gens qu'on disait Evariste, l e v a r i s t e l g i m i e r Ils ne connaissaient pas. Disons que les autorités publiques au niveau du pays pourront faire quelque chose. Il faut qu'il fasse qu quelque chose、ah, pour que la population. Vraiment, suivez toutes les informations qui se Sinon, passent. Sinon, vous faites tout votre possible, tout ce que vous avez, vous avez comme, comme possibilité, comme potentialité pour、euh, ce retour massif, je dirais, de réfugiés burundais. Tout à fait. Puis-je encore une, une fois vous demander d'écouter Rajabou Matéleza, ce r a p a t r i é burundais de Mahama, aujourd'hui chez lui, en commune v o m b i de la province Kirundo, pour appeler ses concitoyens à rentrer au pays. Upganbere kuchivano, akamano batera, noko uoweze yovaa yarahunguweze, boma kira. Mon appel à tous résidents de bien accueillir tous les rapatriés et de leur venir en aide à chaque fois de besoin, de participer ensemble dans les travaux de développement, de se transmettre des informations qui sont utiles pour les uns et les autres, de donner du travail à ceux qui en ont besoin, surtout ceux qui n'ont pas de terre cultivable. Pour l'administration, q u e l l s soient proches des a p a t r i é s et leurs voisins, leur donner les orientations nécessaires en ce qui concerne le respect du droit national, la cohabitation pacifique dans la société, et cela pourra diminuer les conflits sociaux. Aux réfugiés, je leur lance un appel qu'ils regagnent le pays natal, parce qu'aucun développement n'est possible étant toujours en exil, puisqu'on est privé de quelques droits. Autre chose importante, si on a eu la chance d'avoir de biens étant en exil, il peut être difficile de les rapatrier, soit que l'on se trouve dans une situation de perte, soit que le pays d'accueil refuse que l'on rentre avec ses biens. Bref, le développement durable, l'avenir de tout u n chacun, c'est dans son pays natal. Mais alors? Quelle perspective pour appuyer l'insertion normale et correcte et rassurer les réfugiés burundais qui sont encore en exil et les stimuler plutôt à r e n t r e r au Bercail Puis-je commencer par vous,、euh, Gervais Gouaudoulania Je répète ce que j'ai toujours dit c'est la mission au Rwanda, à Maham. Mission. La mission des gens bien choisis, colline par colline. Représentativité, c o o r d i n é avec les autorités, les différentes autorités communales et provinciales,、mm -hmm. en compagnie du e d chargé, M. Jules Bagaïmons.、Mm -hmm. Je crois que ce serait mieux, c'est la seule solution que je vois. Et ça va réussir en tout cas. Ça va réussir. Que, mais je me dis que vous avez déjà proposé ces, ces, à ces administratifs, c e s votre solution. Non. non, nous venons de le dire, ici, parce que c'est la première fois qu'on s e r e n c o n t r e qu'on vient de se rencontrer. C'est une proposition émise aujourd'hui. Espérons que votre appel sera bien entendu. Okay,、euh, merci. Jules Bagay-Bonzi, des perspectives pour appuyer l'insertion normale et correcte de ces Burundais、ah, et、merci. stimuler ces gens à rentrer, ceux qui sont encore en exil. Merci beaucoup. Beaucoup de a g s s t i o n s sont en train d'être menées partout, par notre édition générale ou bien par les partenaires. Euh, premièrement, euh, nous avons vu qu'il y a un problème. Surtout pour les jeunes qui rentrent. Et on a, a privilégié, on a incité les jeunes rapatriés dans les mouvements associatifs. C'est pour cela que, sur la base des budgets du gouvernement, nous comptons appuyer les petits projets des coopératives et des rapatriés.、Mmh. Et、pour le moment, ces premiers projets sont refinancés à, à partir de deux semaines et deux s m o i s Donc il y a des projets déjà élaborés. Oui, oui. Et, et nous comptons, le deuxième trimestre, d 0 b u d g e t faire aussi les 7.、Mmh. Donc c'est pour les t i m u l e r à avoir quelques activités de r e v e n u s、mmh. ou bien inciter les autres qui restent dans les camps à rentrer.、Mmh. Il y a aussi des projets d'organiser des jeunes. Qui font d e s vanneries. Parce que dans le mois passé, s o u s le patronage de Son Excellence, le recommissaire adjoint, e nous avons organisé des expositions de vente des produits des coopératives de r a p a t r i e、mm -hmm. Ça a été bien. Les rapatriés ont, ont aimé ça. Donc nous comptons continuer ça. Ils ont gagné de l'argent, ils, ils ont gagné, ont gagné de, la richesse, de, de la visibilité. De la v i、ah. Son i i i b l t é de s Excellence, le, le, le, le recommissaire <rire> adjoint. e Ça, c'est une grande chose.、Mm -hmm. Et l'InniCopéative r de Kirundo a été choisie. Et, et ces produits ont été aimés. C'était un plaisir. Ces produits ont été aimés. Aimés.、Mm -hmm. Autre chose, nous avons que si tous les rapatriotes qui rentrent,、mm -hmm. qui ont fait le, le pays étant encore jeunes et qui se sont mariés dans les camps,、mm -hmm. quand ils rentrent, ils trouvent des difficultés liées à l'abri. Donc, nous sommes à l'œuvre pour. Vous v o l e z venir en aide en k i t a b l i Est-ce que vous leur construisez des maisons On leur donne des k i t a b l i Parce que. i s o t été q u i t a b l i q i t t a b l i Il y a une activité en cours、euh, ici, dans cette même province,、mmh. dans, les quatre, dans les quatre communes très frontalières avec le Rwanda,、mmh. où nous comptons apporter une main forte pour plus de 350 familles、mmh. en k i t t a b l i Où il y a une catégorie des rapatriés qui sont dans l'extrême v u l n é r a b l e qui vont recevoir une maison entière.、Mm -hmm. Et les autres catégories vont ériger des mines et on va leur donner l'eau qui e t a b l i Et là, vous, vous, vous prévoyez ça à quel l e échéance C'est juste que、euh, quand pour, pour les rapatriés qui vont recevoir le, une maison entière,、mm -hmm. c'est juste avant la fête de cette année. 2022. 2022. Après, à partir de la semaine prochaine,、mm -hmm. on nous serons à l œ u v r e On va travailler jusqu'à même dimanche、mm -hmm. pour qu'avant la fête de l'année, on aura c o n s t r u i t au moins les maisons pour les, les, les rapatriés qui, qui sont d e x t r ê m e vulnérable. s Jean-Baptiste Cuisé, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Par rapport aux perspectives pour que、euh, ces gens, ces réfugiés burundais, encore en exil, puissent rentrer. Et comme Gervais l'a signalé, je ne fais que m'altérer.、Mm. Il faut organiser donc、euh, des missions. Gervais,、euh, oui, il a proposé un programme. Mais, oui, oui. mission conjointe.、Mm -hmm. Les responsables de h c l l'administration,、mm -hmm. les rapatriés qui se sont déjà établis dans le pays,、mm -hmm. donc, organiser une mission conjointe. Et aussi, il、euh, a p p o r t e r peut-être des, des cadeaux, échanger des cadeaux là-bas. <rire> deuxièmement, et il faut aussi、euh, donc, renforcer les rapprochements des populations de par d e s jeux sportifs.、Mm -hmm. Ça, c'est très important.、Et、troisièmement, c'est juste l'interpellation aux responsables des médias, et vous qui sont présents ici, et d'autres qui ne sont pas ici mais qui nous suivent à travers votre station. Il faut qu'il y ait une synergie. Au-delà même de nos frontières.、Ah ouais. Je sais que vous s avez、eh, des collègues de l'autre côté.、Mm -hmm. et Je pense qu'ils ne sont pas heureux de toujours endosser les réfugiés dans leur pays,、mm -hmm. parce que c'est un fardeau. Et aussi, peuvent vous aider donc, à sensibiliser dans les camps pour qu'ils puissent donc, rentrer. Merci. Je vois que vous avez quelque chose à ajouter, M. Jules Evalu. Oui, Juliette, oui moi, j'ai quelque chose à ajouter en parlant avec. Mission de sensibilisation dans le cas des réfugiés.、Mm -hmm. Après avoir eu l'information que、euh, les réfugiés burundais dans les cas n'ont pas de,、euh, une, une réalité sur le Burundi, notre ministère a organisé des descentes de sensibilisation dans les cas. Allez, je vous parle, il y a une délégation qui est en Tanzanie dans le cas de Mdutaye Nyarugusu、mm -hmm. pour la sensibilisation.、Euh, de plus encore, la délégation est partie avec. Les rapatriés,、mm -hmm. une dizaine de rapatriés venus de différents pays, le Rwanda, l'Ouganda, et le Kenya et le Congo. Nous espérons qu'après ces descentes, nous aurons beaucoup de mouvements retour. Même au Rwanda, j'ai l information qu'avant la fin de l'année, Il y aura une délégation qui va se rendre dans l o c a d o Mahama、mm. pour ce genre d'activité, donc de sensibilisation dans le c a d e de réfugiés. Et pour tout, vous espérez un retour massif de ces populations, de ces Burundais, dans leur pays natal Oui, oui. À partir de l'année prochaine,、mm. nous espérons avoir beaucoup, beaucoup、euh, de, de rapatriés, surtout pour Rwanda, parce que cette année, on a eu, beaucoup, on a eu peu. d e u convois,、mmh. parce qu'après enquête, nous avons eu l'information que le mouvement a baissé、mmh. suite au changement climatique. C'est surtout parce que beaucoup, beaucoup qui rentrent. Avec cette élasticité de la saison s 16. Oui oui. oui, oui, parce que beaucoup、mmh. rentrent dans la province de Kirundo.、Mmh. Donc, avec la, le changement climatique à Kirundo, c'est pourquoi cette année, on a connu, beaucoup, on a connu moins、mmh. de convois. Merci. Est-ce que vous pouvez vous résumer, Gervais? Oui.、Wow. Je proposerai une chose. Avant que le départ de cette mission ait lieu, je proposerai à ce que l'administration provinciale organise une rencontre avec ces rapatriés qui vont partir pour qu'ils partent、mm -hmm. avec un message unique.、Mm -hmm. Ce n'est que ça. Merci. Oui. Merci Gervais r o u a u d u r a n y a Je rappelle que vous êtes un leader communautaire. Vous vous impliquez dans le rapatriement de ces Burundais au niveau de, de la commune de g a m i l a où vous êtes le secrétaire communal, mais aussi, je m'en dis, au niveau de, de, de, de certaines autres provinces du Nord. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Baptiste Cuisera. Vous, vous êtes le conseiller socio-culturel du gouverneur de la province de Kiruno. Merci de votre contribution à l'émission. Je vous remercie et d'autrefois, nous sommes d n c le bienvenu chez vous. Nous sommes toujours disponibles à vous répondre. Merci. Et merci à vous, Jules i b a g a ï m o u n z i Vous êtes le,、euh, le chef d'agence chargé du rapatriement. Au niveau de cinq provinces du nord, à savoir Kirundo, Ngozi, Kayanza, Muyinga et Karusi. Merci d'avoir été des nôtres et merci de votre contribution à l'émission. C'est moi qui vous remercie. C'est donc par ici que prend fin l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain Désiré Boukayeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés nos programmes continuent sur Isanganilo. Mosaïque.